Vous êtes à l'écoute de Radio u n i v e r s i t é d o c c i d e n t qui émet sur les 820 AM et qui vous présente son programme de chansonnettes françaises. Le train de la musique va démarrer. Restez à l'écoute car le conducteur est prêt à partir. Bonsoir à vous tous qui écoutent le programme maintenant. Votre programme qui est diffusé trois fois par semaine pour votre plaisir. Aujourd'hui, encore une fois, je suis seul dans le trait parce que ma très chère compagne Alba n'a pas pu venir car elle est toujours en vacances. Alba, je te souhaite、euh, une bonne semaine et j'espère te voir、euh, à la rentrée, ok Et amuse-toi bien. Bon, non. Eh bien, le trait va prendre la route avec、euh, nous. Et, et aussi notre très cher ami Diane d u f r e s qui nous chantera une mélodie très connue et que vous tous vous connaissez La vie en rose. Des yeux qui font baisser les m i e n e s un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le porteresse en retour. De l'homme auquel j'appartiens. Bye.、Yeah. 来る。 Et tout de suite après Diane, nous écouterons Mireille, ah oui, notre chère amie Mireille Mathieu, qui viendra rouler avec les R en nous chantant Oui, je crois. Of this world, oh, I'm proud of all the love that you invented for me. Oh, I'm、si、proud of all that you said because I'm proud of you. Oh, I'm proud of all that you have m a d o u e feel the love that you have made me feel. 違う、まずは私たちの幸せな気持ちでありません。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 Tes yeux sont la seule lumière, aussi vrai que ma vie tient au pile de nos joies. Oui, je crois que mes jours a t t e n d e n t qu'un mot d'amour de toi. Je crois... C'est le tour maintenant de Salvadoria à l a m o u r qui nous dit que si l'amour existe encore, il ressemble à ton corps. Si l'amour existe encore, il ressemble à ton corps. Si l'amour existe encore, 強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強強い強い強い強 どうです Et le train continue à rouler, et à bord, nous avons beaucoup d'invités pour ce voyage. Oui, vraiment, car ce sont les enfoirés sur la scène à Paris qui nous c o m p t e r a une très belle composition qui nous dit l'envie d'aimer. Soutenez les Restos du Cœur avec les enfoirés sur TF1 et RTL2. Tu attendras. Oui, je t'attendrai, forcément. Car Michel François nous le dit en chantant. Écoutons-le. Je t'attendrai. じゃあ、私たちは私たちの幸せを忘れないでください。 Il faut savoir quitter la table, nous dit Charles Aznavour, quand le dîner est terminé, et que le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire. Oui, il faut savoir quitter les lieux avec dignité. C'est la prochaine chanson que vous allez écouter de Charles Aznavour, Il faut savoir. Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir. Que coûte garder toute sa dignité et malgré ce q u i l nous e n coûte s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. Et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Mais moi, mon cœur, je n'ai pas su. Il faut savoir quitter la table. Lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit, il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours. Et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir garder. Mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi je ne sais pas. Et tout juste après, j'atteindrai, c'est le tour de notre cher habitué du programme, notre cher Claude Bazotti. Qui nous parle de son papa. Et quand il aura fini avec sa mélodie, nous irons à notre petite pause habituelle pour identifier la station. Ok Ne changez pas de poste, restez branchés car nous vous reviendrons juste dans quelques instants. D'accord Merci On parle souvent des mamans. On oublie parfois les papas. Venus du fond de l'Italie, de Pescara, de Napoli. Ils étaient bien souvent maçons, devenus des mineurs de fond. Ils mettaient du cœur à l'ouvrage. Tout au bout de ce long voyage, on a grandi avec l'amour. パパ パパ、パパ、si。Moi, Avec la pluie, avec le temps, ils n'ont pas perdu leur accent. Et leurs mains parlent encore vraiment. Elle est arrivée enfin là de ne plus se fatiguer le cœur, de se reposer en famille. Les papas ont les yeux qui brillent. On n'a pas tous la même histoire. Non, mais ça y ressemble un peu. パパ パパ、si、パパ、パパ、si、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、c パ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、a パ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パ i s パ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パ、パ、パパ、パパ、 パパ